Y'en a qui parlent de guns, de canoncillers. Va-t-il venir maintenant, tu es un professionnel. Car c'est avec ses paroles que je l'étais gomme. C'est un forgeant qu'on devient forgeron. C'est un courant qu'on apprend à courir. p o p o jeune coureur, courage et embêtant. Faut briller, amateur, s e l a donner à fond dans le tour de l'avenir. Au Paris, à v e r z o n Ménime, cadet, junior, s e n i o r La vraie classe en vélo, c e s t de devenir champion. Prêteur du Tour de France, voilà la vraie raison. Professionnel. フェ Professionnel ou amateur? Mon Mon nom c'est d'AD, mon nom, nom c'est dur e u professionnel. De mes moyens je reste en condition. De mes d e mains p r e n s e n t interrogation. Contre la montre, la a i n e à l'ençon. Et peu près ni r pleine d'obsession. s Le vent, la chute, la crevaison. Je suis pas en la d é p é l l a t i o n l é q u i p e m'assure sa protection. Et moi je gagne pour ma formation. Professionnel ou amateur? Mon nom c'est d'AD, mon nom c'est u e u r professionnel. Professionnel ou amateur? Mon lance s t d a b i t mon lance s t dure. Dernière étape, c'est la tradition. En chemin, on chante des belles chansons. J'en ai fait une pour l'occasion. Pour ma famille, la population. Pour la d o u d o u pour le f l o t o n beau, beau, beau, beau, beau, comme le maillot jaune. Jaune, jaune, jaune, jaune. y'a des leaders en or. Oh, oh, oh, y'a qu'un seul v a i q u e u n jaune. Professionnel ou amateur? Mon lance est d a b i t mon lance est d u r Professionnel, professionnel. Le regard devient en période d'observation. p o u deux j o u s la toux e t celle qui salue à les champions. Une victoire sur les champs élu, c'est l'hallucination. Ce dernier effort pour la consécration. Ma, chope, ma chope. Daddy, c h o p e ma c h o p e Daddy, c'est toi le patron. Aucun danser-spring c ne résiste à ma pression. Normal, je passe la ligne à la pire, c'est du son. s o u s le son du r e g g a e je viens de répondre à ta question. Professionnel ou amateur Mon nom c'est Daddy, mon nom c'est t u u r professionnel. Professionnel ou amateur オーナーフェタデ o オー e ーフェタディ、オーナーフェタディ、オーナーフェタディ、オーナーフェタディ、オーナーフェタディ、オーナーフェタディ、オーナーフェタディ、オー Dedicate to the p h o s l e who are around e Daddy l e Alias f e e l i n g Tony MC, Yannick MC, Super Device, Dedicate to Maya, Ranga the Force Massive, Jawisdom, High Five Thumb System, Yotman Unity Massive, Ok, a y Super John, Kiki,